que blau bé a planet Les chevaux, les vaches, les ânes Je n'y ai vu que des vieux pneus Bienvenue sur planète des gueux Notre terre est polluée Par des tonnes de déchets Ce n'est plus la planète bleue Mais la planète des Enfin, que nous étions des dégoûtants